Les chrétiens ont accompli des actes que l'évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que ce pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue contre qui scelle alors une réconciliation Glenn I keep on falling.